Bonsoir à tous mes amis qui nous écoutent en ce moment sur les ondes de la UDO, la 820 AM et aussi la 89.3 FM. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Dimanche dernier, c'était la fête des trois rois mages et nous avons tous mangé du roca. C'est rosca ou roca? Rosca. Rosca. Oui, ce fameux gâteau traditionnel que tout le monde mange durant le, le jour des de trois rois magens. Et le plus comique, ce sont les petites statues que l'on y met. J'en ai mangé trois. Ah, il fui ma, ma, ma b o n n a suerte. J'étais le seul à les manger. Encontré tres en el, e e pastel que comillon. s Et on a coupé tout le gâteau. Il y en avait que trois. Et ce fut ma chance de les trouver. Et aussi, je les garderai avec moi durant toute l'année, comme Buena Suerte, comme disent les gens qui y croient. Je me suis bien amusé à vous le dire franchement. C'était très amusant de voir les gens couper le gâteau con mucho miedo de ne、no、n a s en c o n t r a r l o s muñequitos. Ah, ça va bien chistoso. Yo, sin pena. Porque ya、ah, me vale, tú sabes comer una, una parte grande, ¿no? Por eso que saqué las tres. Uy, muy buena suerte. Ahora es cosa seria, porque el año ya empecé y todo el mundo regresa a su trabajo. Hay escuela que todavía no entra, pero el lunes el 14 ya se acaban las, las fiestas. A trabajar por fin. Y estoy feliz. Continuamos con las clases de francés en el programa de hoy. Entonces, vete a buscar sus l á p i c e s sus cuadernos y libros, d i s c u l n a r i o s todo o que le va a hacer falta. Pero primero, escucharemos algunas canciones para ponernos en el humor del tren, el humor de la alegría. Así es. Por favor, disculpe la voz. Eh, Alejandra y yo tenemos mucha gripa. Por favor, disculpe el tono de la voz. Por eso también escucharemos con es un cantante bien conocido、eh, que nos va a cantar una preciosa melodía que dice: Je t a i m e a morir. Yo, yo creo que. ¿Quién lo、no、canta? ¿Talia?、Eh, en español. Shakira. Je t a i m e a morir. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ses nuits, je l'aime mourir Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir Je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour être si forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi Elle vide son mieux, son rêve, l'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir, je l'aime à mourir.、Pour、monter dans sa grotte, cachée sous les toits, je dois clouer des notes À mes sabots de bois, je l'aime à mourir.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 Je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Bonsoir, mes amis. El profe no me dio oportunidad de saludarlos, entonces lo haré ahora, si él me lo permite. Muy buenas tardes, yo soy Alejandra Trasviñaga-Laviz con el chofer hoy, el señor Daniel Fouché, en el tren de la música, que como cada domingo a las 4 está con ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde y continuaremos con una preciosa canción que se titula La Primera Foie que Je Te Vu. e La première fois que je t'ai vu, e la foudre m'a tombé dessus. Et tu es toujours comme avant, glacier le jour, la nuit volcan. Pourtant, quand nous faisons l'amour, les femmes. Que je n'ai pu avoir défile dans ma tête tour à tour et prenne n t ta place dans le noir. Certains soirs, je rentre en retard, je te fais croire à des histoires de travail bien trop exigeant ou d'amis très envahissants. Je ne te parle pas des filles qui, malgré moi, me violent au lit. Je fais des heures supplémentaires en jouant les célibataires. Je t'aime. Oui, je t'aime. Tu sais bien. Que je t'aime. Mais je ne vois pas pourquoi. Je devrais te le redire cent fois. Pour moi, ça va de soi. Mais tes ennuis ne me touchent guère. Je compatis d'un air sincère. Mais j'avoue, manquer de patience. Quand vaincu par ton insistance, j'écoute les menus incidents qui de ta vie font l'agrément et le récit provocateur des charmes de tes admirateurs. Je t'aime, oui, je t'aime.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 Que malgré mes écarts coupables, tu m'es vraiment indispensable. Qui sait si toi de ton côté, tu n'as pas les mêmes pensées. C'est bien comme ça, et tu verras que tendrement, ensemble, on vieillira. Ah, perdón, Alex. Lo siento mucho. Te pido disculpa. Pero estaba tan feliz de comunicarme con mis amigos, los amigos del tren, que se me pasó la, la rueda, ¿no? Mil perdón, señorita. A ti ahora el micrófono y otra vez lo siento mucho. Ay, profe, no hay de qué. Je sais que parfois ton enthousiasme fait déborder la, le vase. Waouh! q u e phrase est-elle élégante! Merci à toi, cher professeur. Si je parle ainsi, c'est grâce à toi. Je te remercie aussi et il faudra continuer. Oui, je le ferai tout autant que tu voudras. Parfait. Et on continue avec le programme, non? Oui, on va écouter maintenant. Chantal Paris dans Petite Fleur. J'ai caché, mieux que partout ailleurs, ton grand jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie que. C'est le tour maintenant de Patricia c a r l y de nous chanter une très belle mélodie qui a pour titre Notre nid d'amour. Elle est nouvelle, cette chanteuse, pour ceux qui veulent descargar musica francesa.、Et、elle se llama Patricia、Carly. c K a r -E、l y C'est écrit v K-A-R-E-L-E-I. Patricia Carli. C'est le nom de la chanteuse et le titre de la chanson est. 何ていう r We'll be here on Sunday. We'll b o here n Sunday. S、Aimer. If we do good in the world, it's because the love is our God. 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 a 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 I'm one. La prochaine chanson que nous vous ferons écouter dans le train de la musique en ce bel après-midi un peu froid du dimanche sera encore de Chantal Paris que vous avez écouté e la semaine dernière. Mais cette fois, elle nous interprétera une chanson que nous avons écoutée en plusieurs fois et qui a été interprétée par Chalaz Navour. Et le titre de cette chanson est Sur ma vie. Je t'ai juré un jour. Tout le monde parle de Paris. Tout le monde veut aller connaître Paris. Oui, Paris est très joli. Pour certains, Paris est la ville lumière. Oui, c'est la ville de la mode, la ville de bon s parfum, s la ville des beaux-arts, des chansons modernes, des boulevards, avec ses bistrots à nul autre Paris. Paris, la ville au cancan, le m o u l i n rouge, les c h a m p s é l i s é e s Et quoi encore? Dire Paris, c'est tout de dire. J'ai vu Paris, nous chante Charles, et le titre de la chanson c'est J'ai vu Paris. J'ai vu Paris, j'ai vu Paris, et elle est chantée par Charles Aznavo. Et avant d'aller à notre petite pause habituelle, nous vous dirons que, en la seconde partie du programme de hoy, n o tendrez le cours de français. Por favor, q u é d e n s e con nosotros para aprender francés gratuito, ok? Muchísimas gracias. J'ai vu Paris se réveiller, au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problemas. Paris moutard, Paris c e r t i f J'ai vu Paris se dénieriser, Paris bistrot, Paris les potes, Paris les filles qu'on bécote, et pelote sur les fortifs. Paris gamberge, Paris vinberge, Paris je t'emmène en goguette, sur mon cadre de bicyclette, j'ai ta peau à déboutonner, Paris les b o u g e s Paris vin rouge, Paris oisif, Paris débauche, mais aussi Paris pas d'embauche, au seuil des usines gardées. J'ai vu Paris le p o i n t brandi et l'âme révolutionnaire, découvrant son front populaire, Paris descendre dans Paris.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 Paris décomposé qu'on viole, Paris qui n'a plus la parole, vaincu, souffrant et humilié, Paris la gronde, Paris la fronde, Paris courage, Paris terne, Paris gazogène et en berne, Paris Londres parachuté, j'ai vu Paris jouer sa vie, Paris ras le bol des brimades. Et juger sur ses barricades, Paris redevenir Paris. J'ai vu Paris se transformer, s'emballer pour l'automobile. Paris se croire au mille, mille. Paris chauffard, Paris râler. J'ai vu Paris se libérer, Paris blue j e a n adieu complexe. Paris égalité des sexes. Paris pilule émancipée, Paris qui grogne, Paris qui cogne, Paris aux urnes prophétiques, Paris qui parle politique et sans flammes b r û l é e Paris en grève et Paris qui rêve, Paris assis, cassant la croûte ou pissant sur le bord des routes. Arrosant les congés payés, Paris d'hier et de toujours, Paris vingt siècles de jeunesse, pour tous tes amants, tes maîtresses, tu restes le plus grand amour.